Marchant de sable passé, les enfants vont faire le dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprise, et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur nos. It was it. Sentier de neige, si pur et si doux. Depuis, protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois. La neige day. De guerre sans pitié d'enfants abandonnés pour chaque humain un ami du bonheur. De Les beaux jours de l'innocence, il faut y retourner, c'est peut-être Voilà ma liste de Noël s'il te plaît porte un haoncier voilà ma liste de Noël Il entraîne son chat vers les cieux. C'est lui le roi des reines et ils sont livrés des avions.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 On se est au son des cloches des églises Sur ma foi, oui, je crois qu'il mourira en je en je en je en je Oh ma chérie, je serai ton seul messie. Oui, ma chérie, je serai ton seul messie. Ton seul Messie, oui, ma chie. Sur le cœur, un jour dedans où mes parents, pensant bien faire, m'avait habillé en communien. Chez ma grand-mère, c'était mon père, père qui se déguisait en père Noël pour toi. Que les cadeaux de Chanter, j'entends des fois l'aller la voir qui lui parler Et des étoiles que tu as voir un autanqué J'ai perdu le mien au sang de Seine J'ai changé comme des poteaux rien. Une fille de l'eau qui se cache les fesses avec les mains et trois de anges de leva de le trois est dans le le elle le chicote chari tikiosa petite folie, mon petit grain de fantaisie, toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Tu es un garçon curieux, j'ai bien dû m'y faire, car tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie, toi qui... Bouleverse, toi qui renverse Tout ce qui était ma vie Quelqu'un du jour de l'an Vas-tu bien me faire Vas-tu m'offrir un hélicoptère Ou un éléphant blanc toi ma petite folie Toi ma petite folie Mon petit grain de fantaisie Toi qui bouleverse Toi qui renverse Tout ce qui était ma vie. Soit tes copains Ils demandent sans malice Si le dîner a lieu dans l'office Ou dans la salle de c'est Toi, ma petite folie Toi, ma petite folie Mon petit grain de fantaisie Toi, ma qui folie, Toi qui renverse Tout ce qui était ma vie Toi, ma petite folie Toi, my petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui own tout ce qui est aimé. ici n'ont-elles pas la même ferveur Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur Noël à Jérusalem C'est aussi l'enfant de Bethléem et le pèlerin Guidé par l'étoile du berger Cherche la maison de sa nativité Noël, Jérusalem C'est le monde au pied de l'éternel Qui vient implorer son nom Et lui demander pardon de s'être égaré Loin des chemins du ciel Pourtant, il suffirait de voir Un jour s'élever dans une prière Le cœur de trois hommes est perdu L'amour pour changer la face de la terre Nouvelle à Jérusalem Près d'un mur que l'on a retrouvé Un homme à genoux m'a genou dit qu'il t'est changé dans la ville, car Jérusalem est de nouveau sur terre. La première ville bénie à qui le Seigneur a dit Je ferai ici mon plus merveilleux Noël. Ah Jérusalem! In face de la terre Noël arrivé comme un nouveau-né avec un espoir que l'on attendait que l'on soit d'ailleurs d'une autre couleur il remplit les cœurs par une luya dig d'un dig dang ses Noëls dans tous les pays du monde dig dang C'est Noël pour nous aussi C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Noël Devant le sapin, nous sommes réunis Pour goûter le pain que l'on a choisi La famille est là, les amis aussi Et tous les enfants qui nous disent merci, Ding Dong, Ding Dong, c'est Noël dans tous les pays du monde. Ding Dong, Ding Dong, c'est Noël pour nous aussi. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. nord et du sud, Noël nous revient Qu'il soit pour un jour le plus beau matin Paix dans tous les cœurs, on en a besoin Derrière les frontières, il reste un chemin Il parle, il parle dans C'est Noël dans tous les pays is on board to Belilim, beliloulou Belilim, beliloum, boum Belilim, belilim, boum Belilim, beliloum, boum Belilim, beliloulou Belilim, beliloum, boum Belilim, mim boum A la sortie de l'école J'ai fait un très beau bonhomme Avec un joli cache-col droit comme un majordome N'avais pas de culotte N'avait aucune allure N'avait pas de redingote Ni de paire de chaussures Billy lim bim, Billy lom boom, Billy lim Billy lim bim boom, Billy lim bim, lom lom lom Pour chasser un corbeau qui essayait de le voler, je l'ai coiffé d'un vieux chapeau, lui ai donné un balai. Très fier avec son écharpe, se moquant des courants d'air, nu comme une carte, lui il gardait. Let yeah. me Nous sommes en direct de Notre-Dame de Paris, l'une des plus belles cathédrales du monde, qui fête ses 850 ans. Dans un instant, les téléspectateurs européens nous rejoindront pour la messe de la nuit de Noël qui sera présidée par le cardinal-archevêque de Paris, monseigneur André 23. Mais juste avant, nous vous proposerons un court reportage sur la représentation de la nativité dans les bas-reliefs du cœur de Notre-Dame.